Elle était trop fraîche, elle était trop sexe. J'aurais cassé toutes les portes pour rentrer dans ses fesses. Un mélange d'Ali Perry et Claudia San Pedro. Le genre de meuf qui sort qu'avec les fous vendeurs d'heure queue Et je la voyais se déhancher dans le carré hyper. Pas trop maquillé, fraîchement habillée, l'allure d'une vraie poupée. Et je prends mon courage à demain, mains, je lui invite boire un verre. Faut que je la ramène à l'hôtel, après deux, trois pètes, jamais dans mon bête Mais c'est plus que corsé, à vrai dire c'est difficile Elle me dit que c'est pas une fille facile, que seul l'amour facile, Que son ex l'a battée, qu'il a tout fait capoter Elle a même dû avorter, un lourd fardeau à porter Elle était trop fraîche, elle était trop sexe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 J'aurais cassé toutes les portes pour rentrer dans ses fesses Un mélange d'Ali et Claudia San Pedro Le genre de meuf qui sort qu'avec les de vendeurs Guedro Faut que je fasse le mec bien que j'oublie mon côté test Elle a le regard qui tue même pire qu'une arme de Pucarest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 This is a good thing.